Salut ma super rebelle! Ben oui, on est rendu déjà au truc numéro 8. Hey, bravo! Super! Écoute, je trouve ça vraiment génial. Tu dois commencer à avoir des changements dans ta paire de lunettes. Et aujourd'hui, on va vraiment faire un gros changement dans cette perception-là que tu peux avoir de ton environnement et de la réalité. On va parler aujourd'hui... De voir le point noir mais oui l'être humain a tendance à voir plus le négatif que le positif on a tendance vraiment à remarquer ce qui fait pas notaire faire voir ce qui nous manque euh, à envier peut-être aussi euh, tout ce que autour on porte attention plus sur les défauts des gens que sur leur qualité et ça ça s'explique euh, biologiquement par deux choses on euh, Ce que je trouve vraiment intéressant. La première, c'est que ça date vraiment de notre cerveau reptilien, le plus vieux des cerveaux. Euh, cette partie-là, euh, qui existe depuis l'homme des Cro-Magnons, à l'époque, la vie était beaucoup plus difficile. Et pour être capable de survivre, les gens devaient euh, obligatoirement vraiment porter attention à tout ce qui pouvaient mener à leur perte. Donc, euh, ils ont développé une acuité pour le danger, donc tout ce qui pouvait être menaçant. Donc, on a gardé ce, ce, ce cette habitude de survie-là qui se fait inconsciemment, donc on porte notre attention vers euh, ce qui est plutôt négatif plus que ce qui est positif. La deuxième euh, chose qui pourrait être responsable euh, de ce facteur-là, de cette façon de faire-là, c'est euh, notre éducation et l'environnement social. On est bombardé par des « fais pas ça »,« touche pas ça euh, »,« non, t'as pas le droit »,« tu peux pas faire ça ». Quand on est enfant, c'est environ, en 0 puis 17 ans, on entend ça environ 150 000 fois. C'est assez impressionnant. Versus « as le droit »,« c'est beau »,« bravo », donc féliciter le positif, apporter notre regard vers le positif. C'est environ hum, 3 à 5 fois. Imagine la différence, c'est impressionnant. Donc, c'est ce qui fait qu'on porte notre attention beaucoup plus sur le négatif que le positif. Mais on s'entend que si tu es dans une énergie négative et si tu as tendance à voir le négatif autour de toi... Bien, ça t'amène pas dans une bonne vibe, euh, ça te permet pas aussi d'être bien à l'intérieur de toi parce que tu es toujours un peu aigri, frustré, euh, c'est comme s'il si te manquait toujours quelque chose. Et on va forcer les choses à transformer le cerveau et transformer cette façon de percevoir notre réalité. Et ça se fait, et c'est ça qui est extraordinaire. Hein? Avec toute la nouvelle science en neurosciences, on se rend compte que le cerveau, Euh, c'est possible de le changer parce que il est modelable. C'est possible de modifier les connexions cérébrales. Il s'agit juste que tu te mettes à le faire, que tu te mettes en action. Donc, ton truc aujourd'hui, c'est vraiment de porter attention au beau autour de toi, d'être dans un côté plus positif de pensée, remarquer les qualités des gens avant de voir leurs défauts tu vas voir leurs défauts de toute façon. Donc, ton exercice, c'est de porter attention. À chaque fois que tu rencontres une personne, tu vas avoir peut-être une pensée négative, une critique, un jugement qui va embarquer. Bien, à ce moment-là, je veux que tu te forces à trouver... Trois belles choses sur cette personne-là. Une qualité, euh, quelque chose que tu trouves beau, un accessoire que cette personne-là porte, le sourire, les yeux. Je veux que tu te forces qu'à toutes les personnes que tu croises, dans ta journée, tu vois trois choses de belles chez cette personne-là et bien évidemment je veux que tu commences par toi et fait là aussi pour la personne qui partage ta vie euh, tes enfants hein? des fois dans le quotidien euh, on est porté à voir peut-être plus qu'est ce qui nous éère que ce qui nous fait du bien donc je t'invite vraiment à porter attention à ça aujourd'hui et pas juste aujourd'hui idéalement c'est de garder ça euh, euh, le plus souvent possible pour que ton cerveau s'habitue donc on va te déprogrammer quelque chose qui est là euh, depuis longtemps, et créer cette habitude nouvelle-là de voir le beau autour de toi. Hein? Puis observe, le juste là, là qu'est-ce qu'il y a de beau autour de toi? Prends le temps. Et si tu es dans une période d'attente, en fil d'attente à l'épicerie, euh, à une lumière rouge, euh, ou quel que soit le moment où ce que tu es en arrêt, regarde le beau autour de toi. Force-toi à le faire, et ça va devenir beaucoup plus facile et naturel et ça va permettre à changer ta fameuse paire de lunettes. Bien, écoute, on se retrouve demain pour le truc numéro 9. oublie pas de me laisser euh, les commentaires, répondre à mes questions et me laisser un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir de te lire. Je t'embrasse et je te souhaite une excellente journée. Bye, bye!